Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de ce journal et dont voici les grands titres. Les premiers vaccins contre le coronavirus seront disponibles au Burundi à partir du mois de novembre, c'est lors le ministre de la Santé publique, ce jeudi. Et le salaire suffisant est l'un des axes prioritaires du travail décent. Conviction du président de la Confédération des syndicats des travailleurs au Burundi, au moment où le monde entier célèbre en date du 7 octobre. De chaque année, la journée dédiée à l'action pour le travail décent et de semaines jeunes et de sécouler sans courant électrique au chef lieu de la commune Mugina en province Chibitoke. Voilà pour l'essentiel. Vous n'avez pas isanganilo Vous ratez l'essentiel Oh bonjour. Le travail décent doit être caractérisé par quatre axes prioritaires, dont le salaire suffisant. Déclaration de Célestin Sabzimana, président de la Confédération des syndicats des travailleurs du Burundi, Kosibon en sigle. C'est au moment où, le 7 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à l'action pour le travail décent. Il indique cependant qu'il y a des avancées à la matière, mais que beaucoup reste à faire. Suivez-le au micro de Lydia Gaimbari. Il y a quatre piliers sur le travail. Le premier pilier, c'est l'emploi productif. L'autre pilier, c'est les normes. Le troisième pilier, c'est la protection sociale. La protection sociale, c'est très important. Qui dit protection sociale, c'est l'assurance maladie, Plus, il y a même l'assurance, pour les familiales, il y a il y a beaucoup de branches, mais ici chez nous, les principales branches que nous avons, c'est l'assurance maladie, l'assurance vieillesse. Il y a aussi le troisième pilier, le dialogue social. Le dialogue social, c'est très important, Même au niveau familial, il faut toujours un dialogue. Si les gens ne sont assez, pas ensemble pour parler, même ces trois piliers, c'est inutile. Pour tous ces quatre piliers sont complémentaires. Et Célestin Savzuma sera l'invité de notre journal. Et l'Association des femmes et juristes appelle tous les gouverneurs à mettre en application la mesure ministérielle portant suspension des responsables administratifs en situation de concubinage et dans l'impartialité. Propos du membre du comité exécutif de l'Association des femmes et juristes, et Maître Alphonse Sinebigilima espère cette que cette mesure apporte la plus-value par rapport à la défense des droits de la femme, mais suivez-le là au micro d'Arthur Kavaoui. On ne voyait pas de volonté hein, de la part des décideurs d'agir avec force contre ce genre d'attitude, tant au niveau des administratifs qu'au niveau de la population. Bon, on remarque une certaine volonté au niveau de la loi. Nous avons de bons outils juridiques qui répriment ce genre de comportement délictueux. Là, je cite le code pénal, je cite aussi la loi sur les violences basées sur le genre Au niveau de l'association des femmes juristes, nous apprécions que cette volonté politique est maintenant là. Mon espoir, c'est la confiance que notre association a dans l'autorité. Cette autorité même qui a pris une mesure appropriée, elle va la mettre en exécution à différents niveaux et cette autorité-là a les moyens pour le faire. Pour que la lettre du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions soit observée à tous les niveaux de l'administration, il faut que les autorités concernées par la correspondance, et là, je cite les gouverneurs de tout le pays et le maire de la ville de Bujumbura prennent au sérieux cette correspondance Et qu'elle la mette effectivement en application. Il faut également que la population collabore avec ces administratifs provinciaux. Il faut que cette population collabore avec les gouverneurs, avec le maire de la ville. Il faut aussi que les administratifs concernés, eux-mêmes, qui sont en union libre, les administratifs qui ont des concubines, les administratifs qui sont polygames ou les administratives qui sont en situation de polyandrie, il faut qu'ils collaborent de manière assez spontanée en abandonnant, en régularisant la situation dans laquelle ils sont maintenant. L'association qui œuvre pour la défense des droits des enfants, soit pas eu un sigle s'oppose à la non-orientation de deux élèves d'Ocaroussi de après avoir réussi au concours national. David Denning, grand directeur au programme de la, de la protection des enfants, précise que les enquêtes menées révèlent certaines irrégularités. Il y demande par conséquent au ministère de l'Éducation de résoudre ce problème. On l'écoute. Les points retirés, ce sont des points qui ont été retirés. par le cas et l'hiver, les jours fériés, les jours pendant les vacances. Imaginez-vous le 26 novembre, le 29, à la veille de Noël Le jour où tous les enfants avaient un congé parce qu'il y avait des activités publiques à Carousse. Donc, c'est-à-dire que même le document qu'ils ont vendu, que c'est un document frauduleux, se font parce que l'autorité du district sanitaire avait bel et bien montré que le document a été délivré que le document est authentique. Alors, j'ai eu le temps d'échanger avec les parents, les enseignants, le dépayé lui-même, les voisins, l'environnement. J'ai constaté qu'ils avaient peur, que ces enfants peuvent chuter le classement. Alors, si c'est comme ça, je pense que ce n'est pas vraiment le moment d'hypothéquer à venir des enfants. Je demande au ministre d'investiguer ce qui se passe sur cet établissement. Si vous voulez même, à Caroussi en général, et très particulièrement l'école ECOFO Caroussi. De l'avenir Il est 13h, passé de 2 minutes au style de la radio Sangani. Le continuo, ce journal, les corps de deux petits frères âgés respectivement de 4 ans et 5 ans ont été découverts ce mercredi dans une bananerie où ils étaient enterrés. C'est sur la colline qui d'achat en commune et Tangala de la province Ngozi. L'administrateur de cette commune dit que le mobile du crime n'est pas encore connu, mais précise que quatre personnes, dont deux hommes et deux femmes, sont dans les mains de la police pour question d'enquête. Le Burundi recevra les premiers vaccins contre le COVID-19 avec le début du mois de novembre prochain, annonce du ministre euh, de la Santé publique ce jeudi. Après une réunion de validation du plan national actualisé de riposte contre cette pandémie, le ministre Ndikumana rappelle que la vaccination est toujours volontaire. Suivez-le. Aujourd'hui, nous avons validé ensemble avec les partenaires techniques financier financiers et l'OMS, le plan de riposte de six mois contre le COVID-19. Comme vous le savez, depuis qu'on a fait, commencé à faire face à la pandémie de COVID-19, en janvier 2020, nous avons toujours élaboré des plans de riposte de six mois qui sont évalués à la fin du semestre. C'est ainsi que notre plan d'olipost qui était en cours à fin. Nous avons alors élaboré un nouveau plan d'olipost conjointement avec les partenaires. Comme vous le savez, le Burundi a bénéficié d'un don de la Banque mondiale, 2,4 millions de vaccins qui seront bientôt redéployés. Le plan intègre alors le volet vaccination pour qu'on puisse travailler dans un document validé conjointement. On ne peut pas accepter que tel ou tel autre partenaire ou acteur puissent contribuer dans la riposte sans que cela soit consigné dans un document. La vaccination, c'est la volonté. Il y aura des fiches de consentement éclairées de ceux qui voudront recevoir ces vaccins. Je tranquille de la population que le gouvernement ne pourra pas amener quelque chose qui nuit à la santé de sa population, mais sinon, le fait qu'on a observé le recul de deux ans est amplement suffisant pour pouvoir identifier et si où tes vaccin a a des effets positifs, majeurs, par rapport aux effets indésirables qui pourront surgir. La population doit être tranquille. On va tout faire pour que les effets indésirables puissent être contenus, comme on le fait pour les autres vaccins. Mais sinon, nous avons un requis suffisant pour pouvoir identifier un vaccin qui a beaucoup plus d'efficacité par rapport aux torts qui peut causer à, à la population. Et le taux des personnes traversant la frontière à Gatumba a sensiblement augmenté depuis la mesure du gouvernement burundais relative à la diminution des frais de dépistage à la COVID-19 pour les étrangers il y a deux semaines. Selon le chef de poste adjoint à, à Gatumba, les données ont presque doublé pour les personnes entrant et sortant et les commerçants à leur tour expriment la satisfaction par rapport à leurs activités. Le canal d'irrigation situé sur la colline Gouingiri commune qui est en province de Gitegai, a été mal construit. Des habitants de cette entité déplorent la conséquence irrelative. Il précise que pas mal de gens n'ont pas eu d'eau pour irriguer leurs champs pendant la récente saison sèche et demandent la reconstruction de ce canal de plus de 3 km de longueur. Et qui pourtant avait été construit l'année dernière. Le directeur du Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage à Gitega, les tranquillise et rassure que bientôt ce canal sera réhabilité. Gérard Nibigira. Les habitants de la colline Gwingiri, commune Guieta, province Gitega, disent qu'ils se sont mis ensemble pour étudier comment aménager un canal d'eau d'irrigation en terre à exploiter pendant les saisons sèches, afin de se développer, de produire des denrées alimentaires variées, dont les légumes, et d'élever du bétail pour avoir du fumier. C'est ainsi qu'un canal d'irrigation de plus de 3 km de longueur a été aménagé. Et en 2020, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, A financé les travaux d'amélioration de ce canal en le construisant à base du ciment et du moelleau. Toutefois, les habitants de Gwingili précisent que ce canal a été tellement mal construit que nombreux parmi eux n'ont pas eu d'eau d'irrigation de leur champ durant la récente saison sèche. Il réclame alors la reconstruction immédiate de leurs canaux pour que l'eau d'irrigation soit disponible pendant la prochaine saison sèche. Au cas contraire, il demande à celui qui avait gagné le marché de construire ce canal, de le démolir totalement et d'enlever ses débris pour qu'il retourne à leur ancien canal d'irrigation en terre. Il réclame aussi qu'il soit traduit en justice. De son côté, le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Guitega, Uikunda Oscar, signale que ce cas est déjà connu au niveau des différentes instances et que même la FAO a promis de reconstruire ce canal d'irrigation de la colline Guingili en commune Guieta. Plus de 160 ménages exploitent ce canal d'irrigation et irriguent pendant les saisons sèches les plantes comme les légumes de plusieurs sortes, du maïs, de la pomme de terre et d'autres. Depuis Guitega, j'ai un pour la radio Isanganil. Merci Gérard. Nibigira et la colline Mugina de la zone de Bousselouko en commune Mugina de la province de Chibitoke. dans l'obscurité depuis deux semaines. Des habitants exerçant des activités nécessitant du courant électrique déplorent les pertes dues à cette situation. Ils évoquent en outre la hausse du prix de la farine et du riz. Le chef de zone de Bousselouko reconnaît la situation et affirme avoir transmis le rapport à ses chefs hiérarchiques. Le point avec Moïse Misako. Son manque de courant électrique a déjà impacté négativement la vie des habitants de cette localité, selon la chef de zone Nébou Toutes les activités nécessitant du courant électrique ont été interrompues. Ceux qui exercent ces activités disent qu'ils sont pour le moment désœuvrés. Ici à Bousselouko, on dispose de beaucoup de machines dont c'est lapidé, mais pour de courant électrique, on est au chômage pour trouver de l'électricité et donc à manger, on doit parcourir une distance de 6 km, soit à Boaï, soit à Rugeregere ou à Butaramuka. Des impacts négatifs de ce marque du courant électriques sont visibles. Le prix du kilo du riz et de la farine a déjà augmenté. Ces habitants de la zone Wusiruko plaident pour leur réalimentation en électricité. Le kilogramme du riz a monté de prix, passant de 1800 à 2100. La farine de la bouillie pour les enfants, le kilo est déjà passé de 2000 à 2500. Tout cela constitue la perte de, de coulant de cette coupure du courant électrique. Nous demandons à la Régie des eaux de voir comment disponibiliser à notre transformateur électrique, car le premier a subi un court-circuit. Même son de cloche avec l'administration de cette zone. Denise Ndaba Niwe, chef de zone Wuseruko, précise qu'elle est en train d'approcher ses supérieurs pour trouver solution à ce problème. Ceux qui sont concernés par l'affaire au niveau communal sont venus s'en rendre compte. Ils nous ont informé que le matériel est endommagé gravement, ce qui nécessite l'intervention de la régie des eaux au niveau central. Nous lançons un appel à la régie des eaux. De de venir s'inquérir de la question liée à ce courant. Nous sommes en train de supplier les autorités hiérarchiques sur leur soutien en matière de réalimentation en courant électrique. Cette responsable de l'administration Zonado-Seruko appelle ses administrés à la vigilance en cette période d'obscurité car, dit-elle, des malfaiteurs risquent de profiter de cette situation. À la source interview. Maintenant, c'est la place à l'invité du journaliste Célestin Savziman. Il s'entretient avec Lydia Gahimbari. Savjimana, Célestin, président de la Confédération des syndicats du Burundi. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale et dédiée au travail des Quelle est votre appréciation Vous voyez ici chez nous. Dans notre pays, les salaires, pour être franc, sont insuffisants. Le coût de la vie est mort. Il y a des taxes qui augmentent, il y a quoi Alors on augmente les salaires. Il est resté le même, mais le revenu s'érode. C'est ça la grande équation. Alors, à notre niveau, nous plaidons pour. Il y a une politique salariale, vous savez, qui est encore ou qui n'est pas encore adoptée. Mais maintenant, bientôt, si ça compare, s'est passé au conseil des ministres. Il y a eu pas mal d'observations qu'ils ont émises, que le conseil des ministres a émis. Alors maintenant, une commission est arrivée pour voir comment retravailler le document, Tu le que les salaires sont insuffisants. Mais tout ça demande un dialogue qu'il faut continuer avec le gouvernement et les employeurs tant du public que du secteur privé. Alors, le deuxième pilier qui est énorme, il y en a beaucoup de Bonnes lois, donc euh, le Code du travail, le Code de la protection sociale, et la Charte nationale de dialogue social, on a aussi différentes politiques qui peuvent, qui rentrent dans la législation, qui aident à ce que le monde du travail marche mieux. Alors, au niveau du troisième pilier, ça, c'est la protection sociale, c'est un levier de lutte contre la pauvreté. Mais, mais c'est ça qui permet, en cette période de Covid, Où parfois des emplois sont détruits pour que les travailleurs qui ont perdu leur emploi puissent bénéficier d'une protection sociale. Le dernier pilier, c'est le dialogue social. Sans dialogue social, rien ne se fait. Alors, ici, on a le comité national de dialogue social, on a la charte nationale de dialogue social. Il y a un certain dialogue qui est entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Je ne dis pas que les questions trouvent toujours des bonnes solutions. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de conflits du monde du travail. Mais l'important, c'est de parler. Ce que nous défendons, la liberté syndicale et la liberté d'association. Un la Célestin, présidente de la Confédération des syndicats du Burundi. Je vous remercie. Merci, madame. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Elie Kadogo pour sa parfaite collaboration. Mes remerciements s'adressent également à Ivaristien Zikobanyanga pour sa réalisation. Vestine Woutou, j'étais à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi. Thank <laughs> you.